peuple sans la connaissance de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racines. ù e l、well, l e v i e n tonton David et d e l e Yeah, les règles intelligentes pour contrôler la discothèque. ダメージは大きな力を持っている。 Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je tiens. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. p r e n d s garde à la tentation, car grand sont s les p o u v o i r s du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi tu e s là. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicat, c'est pour m o u v i s e Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, m a n e t ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine de solidarité. Noir et blanc en son f a u t e C'est ton t e n p s David vient de l'ici, ça. Non, non, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Tant qu'il y aura dans la ville des promoteurs, des pushmasters, des sélecteurs et des opérateurs, des micro-pronets, des massifs amplificateurs, des caissons efficaces 4 k i l o s ça me fait pas peur. On vous dira haut、oh, et fort que Pap e est un imposteur, que Christophe Colomb n'était qu'un menteur, que le respect des personnes âgées doit être de rigueur. Que devant notre père, il faut être à la hauteur. Et où la gamme fait une sorte de votre torpeur. Fini le temps des larmes, fini le temps des leurs. Un micro en d é r a i l e pour toi, c'est l'avertisseur. Viens, toi, sous les pénales, les r i c k s h a check avec fureur. Babylone, s e f f o n d r e r a j i s c'est que je suis pas un joker. Je demande au quartier de crier en coeur. C'est dédicace pour les blacks, les blancs et les beurs. Pour ton David au micro, c'est lui l'avertisseur. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est peuple issu qui... plus Qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Au micro original, je ne veux pas perdre mon temps. Levez vos yeux, votre cœur vers le Tout-Puissant. Avoir la foi, c'est bien plus fort que d'avoir de l'argent. Regarde la situation, c'est désespérant. Une crise mondiale. Face à la quête l e m o n d e est impuissant et les choses vont toujours en évoluant. Encore trop de conflits entre les noirs et les blancs. i s s u d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est i s s u d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes i s s u n peuple qui ne veut plus souffrir. C'est i s s u d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes i s s u n peuple qui ne veut plus souffrir. C'est i s s u d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.